Ne crains rien, je reviens, car je t'aimerai toujours, t'aimerai toujours. C'est bien toi, mon unique amour. Aujourd'hui, je suis loin, mais je reviens. Je suis si bien Oui, je sais bientôt Que sur l'océan J'irai chaque jour de l'avant Si les temps et les gens Ont changé jour après jour Mon cœur n'est plus lourd Je suis sûr de mes sentiments Ne crains rien, je reviens Car je t'aimerai toujours T'aimerai toujours C'est bien toi Je sais, et depuis si longtemps, en s'arrachant de toute heure de matin, ne crains rien, je Je sais bientôt que sur l'océan j'irai chaque jour. De...